بسم الله الرحمن الرحيم اي باب كملناه المره السابقه اَلْ كَذْكُورُ مَا تَلَبَى النَّبِي σَلَّلَّهُ مِّن رَبِّهِ مِنْ <much> رَبِّهُ est-ce qu'il <much> <lui> a demandé <gles> <coughs> Alhamdulillah elle dit que l'on a respawn <much> <habana. much> une chose qu'il a demandé à son Seigneur الْكَذْكُورُ الْحَذِيثِ هذا ما رأى الله نبيه صلى الله عليه وسلم اسكوا للمنتهي سوف نتلقى لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه طلب منه أشياء يلسمن دي قوا طلب من الناس لأي تسلطون على المسلمين حتى لا يستأسلوهم نحن نحن نحن நோக்கிஸ்து no, முஸ்லிமின் <laughs> يصيب உம்மத் வீ சன qu'il ne soit pas atteint par un événement de mort en masse. Et là, apparemment, Sanah, c'est Sanah sécheresse, on a dit que ça pourrait être d'autres choses. Mais plus souvent, c'est apparemment employé pour sécheresse. Comme a dit le Nabi, de beaucoup d'années, « Allahumma arsim alihim Sanah Kassinin Yusuf. » Kassinin Yusuf. il a fait un dou'a au nom du prophète sallamou alayhi wasallam fi Allah on voit ce milieu des schémas comme ceux qu'on a vécu les gens de l'époque de Joseph la dit sana qu'a cénné Joseph non toi le trouve un bab جديد وهو ما جاء في السحر ce qui est venu à propos du sihar وَهُنَا الْمُؤَلِّفُ ذَكَرَى هَذَا الْبَابِ لِيَنَا الْسِحْرَ لَيْتَحَقَّقْ إِلَّا بِالْشِرْكِ وَالْأَنَا عَنِي بِذَلِكَ الْسِحْرَ الْحَقِيْقِي الْسِحْرَ qui est lui qui est réel qui a, a du shirk comme on a déjà parlé qui lui est fictif dans le sens qu'ils sont juste des illusions il y a rien derrière Alors, là, l'auteur fait allusion au sikhr qui lui est réel et qui se réalise, concrétise par des actes de chikh d'abord. N'aim. Fa'hada, min kathalik nawakid al-islam. L'aïtri dans l'awakid al-islam, on est tous les sikhr. Il a dit qu'Allah Qual ta'ala, « Wattaba'u ma tatlou shayatinu ala murki sulaymane » وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِن شَيَاطِينٌ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ابِيلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَيَنْفَعُهُمْ ولا قادر على يبوا بما اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون وفي ديال الله dans le sens qu'ils ont suivi ce que les shayatin ont dit a propos de du royaume de Souleyman et que Souleyman n'a pas mécru donc sont les shayatin qui ont mécru ils enseignent aux gens la sorcellerie et ce qui est descendu sur les deux anges à Babyl Harout et Marout. Et ils n'enseignent à personne ce qu'ils nous disent. Nous ne sommes qu'une tentation alors on n'y croit pas. Et les gens apprennent d'eux ce qui sépare entre l'homme et sa femme. Mais qui ne peuvent mûrir en rien à personne si ce n'est pas la permission d'Allah Azza wa Jain. Ils apprennent ce qui leur fait plus de mal et qui ne leur apporte rien. Et ils ont su que celui qui est Vont cela, va dire qu'ils vont sa religion contre certaines des choses, ils n'ont aucune part dans l'au-delà. Et quelles mauvaises choses, quelles mauvaises négos qu ils ont fait, si vraiment ils savaient. Donc là c'est Sihr. D'accord. Il s'agit du sihr hقيقي. Celui qui se fait par le biais de ebaada li-r-illah. Le sihr. qui ont différents noms en cette époque. Bon. Ils font des choses interdites en religion qui font sortir de l'islam pour pouvoir arriver à leurs buts. À l'instar des marabouts, à l'instar des des médiums même qui prétendent connaître l'avenir, à l'instar de euh des sorciers, à l'instar des des druides, c'est encore je dis encore des druides. Les druides, non en encore. D'accord, car ces gens-là font des incantations des prières et disent que nous il faut prendre des feuilles et de faire des potions et des Et euh, les choses comme ça en prenant des des herbes par ici à, à tantôt à gauche. Là, ils font aussi des incantations. Ils font des salades de dora de rillallah. D'accord. Un ami, un frère est parlé avec un autre et disait que l'autre il invoquait la divinité de la nature. Dame nature, soi-disant. Voilà. Donc voilà. Donc même ces marabouts, là, qui, eux, se prétendent muslimounes, d'accord Ces gens-là font des actes de shirk pour pouvoir faire, comme on se veut verser, par exemple, séparer entre un homme et une femme si jamais tu le payes. Ou soi-disant, faire aimer un homme et une femme si jamais tu le payes. Ça va venir dans le web, d'après, business et la tarah, là. D'accord Ou te dire qu'il me reste de l'argent. Ou te dire de maladie, soi-disant. Ces sciences occultes, elles... Ils sont tous basés sur le shirk Et ce shirk Fait sortir de l'islam Quoi qu'on dise De son adepte Je parle de l'adepte du, du shir Les gens vont dire c'est un homme pieux C'est un homme grand nomme... C'est un sahir hein? Et c'est un kafir enfin, Et c'est un kafir Et ce shir C'est une chose qui est très répandue A la base Ça provient des juifs Après, il y a plein de formes de Sihra. D'accord Il y a plein de formes de Sihra. En magie noire, ça s'appelle le Vodou. Également, ça s'appelle la magie blanche. Bon. D'accord Et tous, tous, font des actes d'adoration pour ce que Allah Azza wa Jal. Ils font des choses qui sont des sacrilèges en religion pour pouvoir Avoir, obtenir l'aide des shayatins. La salane, des choses immondes, comme écrire des versets de Coran avec du sang de Hayd, des manscruts, le rire sur le Mosraf. D'accord Mélanger le pur à l'impur. Mélanger le pur à l'impur. Wa kaza. J'ai même vu chez nous aux Antilles, ils appellent ça Des, des, euh, je ne sais pas si j'ai déjà entendu parler ils appellent ça les dors lisses dors lisses en fait ils sont euh, c'est comme on dirait des djinns qui viennent et qui ont des rapports avec les gens dans leur sommeil d'accord la salade il y a plein d'histoires comme ça des choses mystiques un peu quand j'étais petit à Martinique je les racontais Et en réalité, quand tu te dis ça, tu commences à trouver une solution à une réponse à ces questions-là. Ils ont juste ils appellent quoi Angois de loups les Ah, j'ai oublié le nom. Je crois que c'est euh Sukunon. Pas c'est Sukunon, non, il me semble. Ce sont des euh personnes qui retiennent leur peau et qui deviennent des comme des oiseaux le soir. On peut les voir comme des boules de lumière dans la nuit. Après ils ont différents procédés pour les faire partir, ce sont 10 ans, d'accord Alors, qu'est-ce que tu veux dire Al-Fatiha, Ayat-e-Kursi, c'est fini Non, c'est un truc qui est pour Paraguay-de-Loup, ça. Et les Dorlistes plus la Martinique. D'accord Et tous ceux-là ce sont des origines africaines. Parce que les esclaves ont été apportés là-bas, ça a été lié à la magie noire. Et c'est présent aux anciens, voilà. Voilà. ça veut beaucoup de cela. Tacou, l'histoire est extraordinaire ou quoi en fait Tout simplement, c'est des hommes qui travaillent avec des djinn. Et pour ça, ils font des sacrifices pour tout Allah, ils égorgent des poulets, ils égorgent des animaux, peut-être même des, des des sacrifices humains. Allah Allah, on sait ce qu'ils font en détail, tu vois. Mais euh il faut des actes immondes eux ils sont musulmans, tu vois. Mais que tu te vois, je d'autres musulmans, des, des gens qui sont musulmans, ça n'est même pas. Alors disons nous, c'est pour faire du bien. Non, tu fais du mal. Quoi que tu fasses, tu fais du mal. Même si tu veux ralier un homme à sa femme, tu vas faire du mal. Quand en faisant cela, tu vas enfreindre le plus grand homme d'Allah, qui est le tawahid. Il dit dans le châle de la kalimâtre, وَاتَّبَعُوا أَيْفَعَلُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاتِينَ أي, مَا تَكُولُهُ وَتَكْرَأُهُ Ce que les shayatines disent à propos de Suleymane. على مرك Suleymane, Ce qu'ils ont dit à l'époque du revenu de Suleyman. Car Suleyman, il avait à son... à son service le shayatine, le djinn. Il n'a pas fait le cirque pour cela. C'est Allah Azawajal qui les a mis sous son autorité. D'accord Le vent, le casalique, les animaux car il a demandé à Allah Azawajal d'avoir un royaume sans égal, sans précédent et sans suivi. Donc c'est une chose qu'elle a lui accordé. Mais du cirque, jamais il n'a pu en faire. Aucun des prophètes Nabiya n'a fait du cirque. Ni avant la révélation, qu'il n'y avait eu fui, ni après. Et il n'y avait pas de cirque. Et il n'y avait pas de cirque. Et il n'y avait pas de cirque. Comme il n'y avait pas de cirque. Que Suleiman n'était pas un cirque comme on prétendait les Yahoud. Tu vois les Yahouds comment ils sont, comment ils offensent quand atteint Nabiya les salices D'accord Tu verras que dans dans le livre des gens du euh, la Bible tout ça Tu as tellement de de de diffamation à leur encontre Tu t'adjapes de cela Car leur but c'est de quoi de dire ces prophètes qui ont fait Alors tu vois pourquoi pas nous Je suis excusé Ou à ça Babyl, mec en fait l'Irak, ils a fait ça ஜமா ஜலி Tamam. Fitna est épreuve, est épreuve et épreuve des gens. C'est pour éprouver les gens. Donc qui veut obtenir à savoir qui lui qui lui apportera ce qu'il pense être avantageux pour lui et qui patiente. Mais aujourd'hui, Yannis tu verras dans le monde de la de, de dans le monde de euh des célébrités. Beaucoup, c'est ça qu'ils ont, qu ont fait, pour obtenir leurs attentes, ils ont fait du Sihar. Dans le sport, dans la musique, dans le monde des affaires, même dans la politique. Alors les gens sont très célèbres, ils sont devenus richissimes. Les hommes de pouvoir utilisent du Sihar. Et c'est une coutume ancienne que les rois, auparavant, avaient des Sahara, avaient des sorciers avec eux, à leur service. Aujourd'hui, on a parlé de l'histoire du jeune garçon du sorcier. C'est quoi la base C'était un roi qui avait un sorcier avec lui. Le sorcier, il a dit, j'ai vieilli, donc ordonne-moi un jeune garçon, que je vais en prendre le cirque, qu'il prenne ma relève. Vous avez vu ça auparavant Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours là. Tu verras des gens, tu vas voir l'autre, il va dire que c'est son beau-frère, son sahir, en fait. Son sahir. Et lui, il reste dans l'ombre. D'accord Mais il fait beaucoup d'argent. Et c'est lui qui fait des actes du cirque, tu le payes, il te dit, il te dit, il fait telle et telle chose, et tu auras telle et telle chose. Et des, Il y a des Sahara qui ont fait taubah par exemple, qui ont raconté des histoires, ce qui leur est arrivé. Donc ça c'est pas des... ça c'est véridique. C'est véridique. Fala taqfur, fala taqfur bi ta'alloumika bi sihr. C'est-à-dire ne me croit pas en apprenant le sihr. Et là on parle du sihr haqiqi. Celui qui apprend le sihr, celui qui l'enseigne, ce qu'il faut c'est du pouf. Car ce sihr là ne peut se faire qu'en faisant du shirk. إِلْ يَهُودِ إِلْ يَهُودِ إِلْ يَهُودِ إِلْ مَنِشْتَرَاهُ إِلْ يَهُودِ إِلْ يَهْتَبْدَلَى مَا تَتْلُوهُ شَيَاتٍ بِكِتَابِ اللَّهِ وَمُتَابَعَتْ رَسُولِي صلى الله عليه وسلم Ils ont échangé la révélation contre le Sikhar vous avez le Kitab et ils ont préféré suivre les enseignements à... des Sahara il y a des livres hein, qui existent maintenant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 ثُمَّا بَيْنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَلَىٰ أَنَا سُولَيْمَانَ لَمْ يَكُنْ سَاحِرَانْ كَمَا زَعَامُهُ وَلَكِنَ الشَّيَاتِينُ هُمُسْسَحَرَىٰ Donc Allah nous informe dans ce verset que les Yahouds justement ont délaissé le livre d'Allah pour apprendre le sikhir et ce que les shayatins ont proféré comme invention à l'époque du royaume de Suleymane en attribuant Suleymane qu'il était sah sahir on dit aux gens Suleymane vous avez du sikhir vous veulent faire vous aussi. D'accord alors savoir que Souleyman n'a jamais été un sorcier comme nous prétendu. Ils sont les chiens qui étaient les sorciers. وامل الذين كفروا بتعليمهم للناس السحر. Ceux qui ont mécru en enseignant aux gens le sihr. Ce n'est pas entre Allah subhanahu wa ta'ala un châtiment des gens qui apprennent la sorcellerie, c'est leur séparation entre l'homme et sa femme. Ils sont pas mis un objectif de faire de la sorcellerie, c'est de séparer un homme de sa femme. Ça, c'est souvent les gens qui sont jaloux, qui veulent du mal, qui font cela. Ils vont voir des Sahara, ils les payent pour, par exemple, leur fils est marié avec un homme, ils n'aiment pas cet homme-là. Ou leur fils est marié avec une fille, ils n'aiment pas cette fille-là. Ou leur sœur, ou quiconque. Et ils font de la division dans les couples. Tu verras que beaucoup de gens sont atteints de cirque, de, de, de dans des couples, d'accord Par cette cause-là. Ou des gens, on en a vu, qui étaient des koufars auparavant, et autour d'eux, un entourage qui était lié au vaudou ou à la sorcellerie. Lorsqu'ils sont en train d'islam, ils ont voulu leur faire du mal Et les auront forcelés. Et après, le muscite dans l'islam, il avait des, des problèmes. Mais, s'il y a une passion qui fait face, ça ne fera que lever en degrés. C'est une épreuve, c'est pas facile, c'est dur. D'accord Mais s'il si fait les hasbam, Allah le rafraira et le sauvera. Même s'il meurt en étant tout le temps forcelé, mais qu'il meurt sur l'islam, il aura réussi. Il aura réussi. S'il y a une épreuve, لكن الله أخبر أنه لا يتم تأثير السحر إلا بإثنه وأن من, من يعتاد بالسحر عن دين الله فإنه ليس له في يوم القيامة نصيب ولا بيس ما شارعوا بينفسهم لو كانوا يعلمون وكالله يقول أيضا أن هذا السحر نفق للجن كيف يمكن أن تفعل <تصفيق> ذلك <تصفيق> هذا هو quoi الإرادة الكونية لسهل la charia. Il n'aime pas cela, mais il a laissé faire. Pourquoi Pour sagesse de Louis. Pour éprouver les gens. Il y a quoi les فوائد, en la siha min amal ash-shayatin. Le siha fait amal az-shayatin. Tabri' Sulaiman min as-sihr. Sulaiman est connu de sihr. An ta'allam as-sihr wa ta'limahu kufr. Le fait d'enseigner ou d'apprendre le sihr, c'est de la mécréance majeure. رَبِعَنْ إِذْبَاتْ تَأْثِيرِ الْسِحْرِ بِإِذْنِ اللَّهُ وَإِنَّهُ حَقِيْقَةٌ D'accord Que Allah affirme que le stikhre a un effray réel. Et cela parle à la quanzo de Allah subhanahu wa ta'ala. خَمِسَنْ نَفِيَ النَّفْرِ عن السِّحْرِ Qu'il n'y a aucun bien dans le stikhre. Même ce que je pense être un bien pour toi, en réalité te nuit. D'accord Cela te nuit. سَوَنْ كَنَفِيَ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَ il y en avait un qui avait raconté à un Sahir qui est fait taubah qu'après les shayatins sont venus et ont tué tout le monde de sa famille pour qu'ils reviennent, pour se venger ses fils, ses proches ils ont marqué tout le monde et certains ont voulu se défaire de leur pacte et ils ont été traumatisés par les shayatins qui les frappaient, qui leur faisaient de la misère 5 ou 6 5 5 6 7 7 ce qui montre la vilénie et la bassesse du sahir, il n'a pas de valeur, il vaut rien. Munasabate al-aya lil bab, le rapport du verset par rapport au chapitre. Aitha dallat al-ayatu wa la anna as-sihr kufr. Donc le verset démontre que le sihr est du kofre de la mécréance. Munasabate al-aya lit-tawhid, aitha azzarat al-aya bi as-sihr alladhi la yutam illa bi ash-shirk wa ash-shirkuna nafil lit-tawhid. Donc le verset vient pour mettre en garde pour le sihr. qui ne peut se compléter que ça qui ne peut s'accomplir que par le shirk et le shirk bien sûr est l'opposé du tawhid. Donc et après cela, Allah Tout-Puissant, "N'as-tu pas vu les gens qui ont reçu une part du Livre, ils démentent le dit et le tahout et disent les gens qui ont mécru, "Ceux-là sont meilleurs que ceux qui croient." Docteur, tu as vu à ceux qui ont reçu une part du livre? et qui croient en la sorcellerie et au tarot, et ils disent à ceux qui ont mieux cru, ceux-là sont de meilleures voies que ceux qui ont cru. On a déjà pris ce verset dans le bêbre précédent. Non. Ce verset, dans le précédent, on l'a pris. Pour dire que les gens de l'Al-Kitab vont adorer les Awfah. Et là, ce verset-là, vient également dans ce bêbre-là. Autour et... reçu reçu part livre ஆசீனி அஷர்பா அப்திபிஸி அஹின் اتعاوته شيعتين الشرح الاجمالي يوجه الله انذار المسلمين وفي مقدماتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ما عليه بعض اهل الكتاب من الاعراض عن الحق حيث اختاروا السحره واتباع الشياطين لكتاب الله وما فيه من العن وزعموا كذبا وزورا ان المشركين خير من المسلمين واقرب الى الصراط المستقيم Monsieur verset Allah informe les musulmans et la tête le message d'Allah sallalahu alayhi wa sallam que des gens du livre par mieux s'attachent sont détournés de la vérité pour pouvoir choisir le sihr et suivre les shayatin au lieu du livre d'Allah azza wa jall. Tout à savoir pertinemment que cela est faux. Nous faisons pas c'est pas le du jahl, c'est ils ont fait cela sciemment délibérément. Délibérément. Et ils ont prétendu et ils ont prétendu mensongèrement que justement les koufars, les quraïches étaient meilleurs que les mu'minines. Mouda hanatan lahoum. Ils font ça lié à eux et leur faire plaisir. Tout en sachant que les mu'minines sont n'ayas. Car les, comme on l'a dit l'autre jour dans le verse, les yahouds savent qui est Mohamed. Ils savent qu'est-ce que c'est l'islam. Ils savent qui sont quraïches. D'accord Mais ça, c'est tahazzoub. Yves salier pour un but commun qui est supposé à l'islam. Al-fawaid, bayan in hiraaf ba'd al-kitab. Ce qui montre la déviance des certains légions de du livre. Bail kulluhum. A'animan wa kitabi wa mazala kitabiyan. فانير وجود السحر في الكتاب كل السحر présent chez les gens du livre ثالثا هذه المداهنة وشارة الزور للصفات اليهود لي كونسيسيون et les faux témoignages et les paroles منتجره سو parmi les attributs de Yahoud نعم ونسبة الآية لباب حيث درات الآية ولا تقديم تعطيل السحر Dans ce verset, nous pouvons vous montrer l'interdiction de, de sa donnée au Sihar et le blâme, d'accord, qu'il y assure celui qui l'accomplit, qui l'applique. Aya Khol, justement, tatimat minel matnou. Paul et Amar, Al-Dib, Al-Sihar, Watarout, Shaitan, Mughal. La transportation du Maudib dans le verset, c'est Omar qui l'a faite. Et ta route que Zalik. Faqol Jabir, les Touareg, ouain, كان ينزل عليهم شيطان في كل حي واحد. Les Jabir des Touareg, ce sont les, les les devins. Dans chaque tribu, on avait un sur qui les sortaient les chiatin pour s'informer des choses, pour dire en disant, de l'avenir. Et tu regardes, pas juste comme un enfant petit. À chaque fois, il y a toujours un sorcier qui est là. Un sorcier... Regarde, par exemple, le Walt Disney. Je parle de seconde époque. Maintenant, je ne connais pas. Il y a tout le temps, tout le temps, une sorcière ou une fée ou un enchanteur ou un sorcier ou un magicien. Toujours. Toujours. Le jour, j'essaie de me remémorer ce que je me rappelle. Et enfin, il y a tout le temps de cirque. Toujours. Ah Ouais le singe le premier du début ça m'a rabou Regarde ils ont pigé un singe Regarde voilà pour te dire pour produire tu connais maabuta un maabuta chez les noirs ils ont mis qui un singe ça enfin, pour dire une coufarise Et je vous mets quoi un animal noble ils ont mis un singe Je vois pas même dans ces harakats vous voyez ils ont mis ça noir qui voulait mettre Vous voyez Comment ici, ils s'y sont pas là ils vont dire vous je vous dis en Afrique c'est normal dit le lion, il ne semblait pas un africain le lion. Arrêtez, tout ce qu'ils font, c'est calculé. Ils n'ont rien essayé au hasard. Tout ce qu'ils font, il y a un code derrière, il y, y a un message derrière, il y a une darwa derrière. D'accord Toujours. Et c'est pourquoi, pour rendre la chose, il y a une bénigne. Ce n'est pas grave, ce n'est rien. C'est pas grave. Si tu y crois, regarde, depuis petit, on t'a appris ça. La petite fée, le génie dans Aladin, tous font des sikhats. C'est quoi son but Être le plus gros sacier du monde. Regarde, c'est quoi son objectif Être le plus akbar sahir. Regarde. Les Waldisli, ils ont tous du siècle. Et aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi, c'est venu à quelques instants. Ça fait des années que je ne connais plus, je n'ai plus suivi. On m'a dit qu'il y a le... maintenant y a aussi le monsieur Féleté qui est entré dedans. Comme ça, on m'a dit. Du Fahish qui est entré dedans. Ah, ne voyez pas ça. Il n'y a pas une histoire de le sexe dans le Waldisli. بس يبي ما يمدي السحه دقه ما خمره طيب فايله هنا والحمد لله لا لا